eh da al-kashf ash-shubuhat da kashf ash-shubuhat eh ça c'est l'explication le, du livre par le cheikh waiz ibn Muhammad ibn al-hadi al-madkhali et on avait lu la dernière fois la parole du cheikh Muhammad ibn abd wahhab dans le texte où il disait waikum salam fatwa na'a le cheikh il dit fa qul lahu idha kunta taqra anna allah harrama ash-shirk اظلم من الذنب وتقر ان الله لا يغفره فما هذا الذي فما هذا الامر الذي حرمه الله وذكر donc c'est comme si on dit tu dis au mushrik si tu es d'accord que Allah a interdit le shirk et qu'il a interdit et que c'est encore plus grave que le zina l'adultère, et tu es d'accord que Allah il ne va pas le pardonner, comme il l'a dit dans le Coran. Alors, c'est quoi cette chose que Allah a interdit, et qu'il a dit à son sujet qu'il n'allait pas le pardonner Tu lui demandes de t'expliquer qu'est-ce que c'est cette chose, et il ne sait pas, hein, il ne sait pas, c'est comme, euh, ça m'est déjà arrivé ami, tu dis à des musulmans des choses sur le shirk, ils ne savent pas. Il pense que les péchés c'est plus grave que le shirk, donc ça c'est un exemple. On va en parler de plus en détail dans qu ce qui va suivre, le shirk il explique ce passage-là puis il dit, -mushrik à la base le, le mouchrik il est ignorant à la base, hein? il y a des gens qui pensent que comme je disais la dernière fois, si tu es, es ignorant tu n'es pas mouchrik, c'est seulement celui qui sait qui est mouchrik, mais non, tu peux être un mouchrik ignorant لا يتمشى كما كان يسافر فيه، هكذا. لا شيء ذي والمشركون أصناف، أغلبهم لا يعرف أن هذا صنع شرك، وسبب هذا الجهل عدم قبول بيان أهل العلم لضروب الشرك، آه، وخطره وحقيقة التوحيد وفضله، بل يصمون آذانهم ويمنعون غيرهم من الاستماع إلى الحق. Donc انفسهم عنه وهؤلاء قامت عليهم الحجه الردانيه ببلاغ العلماء لهم ولكنهم تركوا اعظم الاسباب التي يعرف بها التوحيد يمثل الشيخ وتعرف على اختلاف انواعها دونك يا شيخي صار ابلكليكيير لا C'est que le Cheikh il dit que le musulman qui puis les musulmans sont différentes catégories, mais la majorité d'entre eux, ils ne connaissent pas, euh, ils ne connaissent pas que ce qu'ils font c'est shirk, ils ne savent pas que ce qu'ils font c'est shirk, et, et la cause de cette ignorance, c'est le fait qu'ils n'acceptent pas les explications des ulama, des jalalines, de au sujet des catégories de shirk et de son danger et de la réalité du tawhid, et de son mérite et ils se, ils se, en fait ils se ferment les oreilles, Donc, disons ils se bouchent les oreilles euh, et ils empêchent les autres également d'écouter et de comprendre l'explication des ulama quand ils expliquent la vérité à ce sujet-là, et qu'est-ce qu'ils font Ils se détournent, ils se détournent de ces explications-là et des paroles des ulama. Donc ces gens-là, la shudja, la preuve, elle a été établie contre eux, la preuve du message des messagers a été établi contre eux par, les, par la transmission des ulama, du fait que les ulama leur ont transmis la réalité du message et qu'ils se sont détournés, et qu'ils ont refusé de l'écouter. On ils ont abandonné, en faisant ça, ils ont abandonné la plus grande cause par laquelle on peut arriver à connaître le tawhid et de distinguer entre tawhid et le shirk. Et, euh, Le moyen, la plus grande cause ou le plus grand moyen par lequel on peut arriver à connaître les règles et les différentes catégories de shirk, euh, donc, euh, attendez, et le shirk va expliquer c'est quoi la plus grande cause ou c'est quoi cette cause, ces causes-là ou ces moyens-là qu'on a pour connaître le Tauhid connaître la, la réalité du shirk, il dit « Où est-ce qu'il y a أيام حياتهم ووجودهم ومن بعد الرسل والأنبياء طاعة العلماء الذين يسلكون وينهجون نهج الرسل والأنبياء بطاعتهم والإقبال عليهم ومحبتهم وتصديقهم وترك كل من يخالفهم أو يصد عن دعوتهم ويصرف الناس عنها فمن فعل ذلك فقد هدد. لأن هؤلاء الرسل وأتباع الرسل هم العارفون بالله وما يجب له صلى الله سبحانه وتعالى وما يجب أن يعمله العبد وما يجب أن يمتنع عنه العبد وغيرهم لا يعلم ذلك إلا إذا تعلم قاصدا الحق والعمل به فعندهم عند المشركين القدامى والمعاصرين أن الزلا Jarište nekra, dělna, lujou na svalpín, mukbourn, ahlu, abriha, yatbírnu, h, ibadě, wadaiyun. Don't le širizí, que la, les moyens pour connaître le tawhid et connaître le širk et de l'éviter, c'est d'obéir aux messagers et aux prophètes, lorsqu'ils sont vivants, lorsqu'ils sont présents à leur époque, euh, et après les prophètes et après les messagers, c'est d'oublier aux ulama qui suivent leur voie et qui, et qui prennent comme chemin le chemin des messagers et des prophètes, euh, en les obéissant, en leur obéissant et en se tournant vers eux pour apprendre la religion, et en les aimant, et en, en acceptant leurs paroles, et en abandonnant tout ce qui est contraire à ce qu'ils nous expliquent de la réalité du Tawhid et des enseignements des prophètes. Et de se détourner également de tous ceux qui euh, essaient d'éloigner les gens, de leur da'wah. Donc celui qui fait ça, qui suit la voie des prophètes et qui suit les qui suivent les prophètes, ceux-là, ils se sont mis sur le droit chemin, ils, se sont, ils ont été guidés. Et euh, pourquoi Parce que les prophètes et les messagers, et ceux qui ont suivi les messagers, c'est eux qui connaissent réellement Allah Ta'ala et qui connaissent réellement ce que Allah ta'ala a rendu obligatoire pour eux. Et ce qui, ce, que, ce qui est obligatoire pour le serviteur de faire comme adoration pour se rapprocher à Allah, et ce qui est obligatoire pour le serviteur de, de ne pas faire, hein, et de, de ne pas faire dans le but de s'éloigner de, de, de ce, qui, ce que les messagers ont interdit. Euh, et les autres, en dehors de cela, en dehors des prophètes et des messagers et, de, et des ulama qui suivent les prophètes et les messagers, eh bien les autres, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas cette connaissance-là qui est nécessaire. Hein. Donc, euh, ils ne peuvent pas le connaître excepté s'ils ont étudié avec une intention sincère et qu'ils ont donc étudié la connaissance de la vérité et qu'ils ont appliqué cette connaissance-là. Donc, il dit que les Mouchrikins, que ce soit les anciens ou les gens des Mouchrikins contemporains, actuels, pour eux, le Zina... L'adultère, la fornication, c'est un plus grand péché, un plus grand crime que de se tourner vers les pieux et les gens qui sont enterrés dans leur tombe et les gens qui sont dans les cimetières ou les cercueils. Ça, pour eux, le zina, c'est plus grave que d'adorer les saints et d'adorer les hommes pieux qui sont enterrés dans leur tombe. Et le chef est dit, il a fi péchés, al péchés. بالمقارمة بين الزنا والسرقة وشرب الخمر وبين اللجوء إلى الصالحين في قبولهم من أجل جنب المصلحة ودفع الضر رأى بأن الزنا والسرقة وشرب الخمر عظائم ولكن اللجوء إلى الصالحين في قبولهم يرى أنه من العبادات ومن محبة الصالحين ومن الاسباب التي le ici il explique que lorsque tu discutes et que tu débats avec un de ces mushrik tu débats avec lui et puis essaie de lui faire comprendre, par exemple, par comparaison, la gravité de, de l'adultère et de, de, du vol et de boire de l'alcool, ou de manger du porc ou tout autre péché, et par comparaison avec le fait de se tourner vers les sommetieux qui sont dans leur tombe pour leur demander un bien ou pour leur demander d'éloigner un mal, il considère ces gens-là, parmi les mouchriquines, que de voler et de boire de l'alcool, et de faire le vilain, c'est des grands péchés, tandis que de se tourner vers les hommes vieux dans leur tombe, ils voient que ce sont des adorations, et des choses qui font partie du fait d'aimer les hommes vieux, et que ce sont pour eux des causes par lesquelles les besoins vont être exaucés, nos demandes vont être exaucées, et nos, nos malheurs vont être soulagés, etc., donc ils ont un paquet d'autres Shubuha de ce genre, euh, qu'ils jettent aux gens. Pour essayer de les confondre à ce sujet-là et leur faire croire que, yani, le shirk, euh, qu'est-ce qu'ils font, c'est pas shirk, et puis que le zina et le, les autres péchés c'est plus grave que qu'est-ce qu'ils font comme euh, shirk. Donc, alors que le Coran et la Sunna ont clairement détruit et euh, yani complètement euh, annulé ces fausses shubuhat-là par des textes clairs. Hein, dans le Coran et dans la Summa, pour montrer que ça n'a rien à voir avec euh, l'Islam et que c'est des actes de shirk. Qu'est-ce qu'ils font ben, on, voulait, on voulait expliquer juste que, aller, même si on explique maintenant bon, que le shirk, c'est par rapport à tous les péchés, c'est le plus grand de tous les péchés, et c'est le seul qu'Allah ne va pas pardonner, c'est le seul lui, qui t'interdit euh, le paradis et qui te met en enfer pour l'éternité, Mais, ça ne veut pas dire que lorsqu'on dit que c'est plus grave que le zina et plus grave que les autres péchés, qu'on essaie de, de diminuer de, de la gravité des autres péchés. Les autres péchés sont des, gra des, des péchés graves aussi, mais par comparaison, au shirk, c'est rien dans ce sens-là. Toutefois, c'est quand même des péchés graves. Il faut avoir peur de ces péchés-là, parce que ces péchés-là, qu'est-ce que ça fait Même si ça annule pas ton tawhid, même si le, le zina boit l'alcool et les autres péchés ça n'annule pas ton tawhid, ça n'annule pas ta foi, sauf que ça diminue de la perfection de ta foi, et ça diminue de la perfection de ton tawhid, et ça peut t'amener à, à la langue à faire le coffre, hein? donc c'est dangereux pour ça. Et aussi il faut avoir peur des péchés également, parce qu'il dit, même si Allah il dit ouais, euh, que le péché, les autres péchés, autres que le shir, Il dit qu'il le pardonne, mais il dit qu'il le pardonne, qu'il le pardonne à qui il veut. Ça veut dire, celui qui meurt sur un grand péché, c'est Allah qui décide s'il le pardonne ou non. Peut-être qu'Allah décidera de ne pas lui pardonner. Et donc, c'est quelque chose qui nous fait comprendre, en même temps, qu'il faut avoir peur également des grands péchés, et ce n'est pas juste pour dire que ah, si c'est pas ché, ce n'est pas grave, je vais le faire hein dans ce sens là exactement et là même si même si les autres péchés bon ils nous laissent, ils vont pas nous mettre en enfer pour l'éternité, mais bien, le l'enfer même une seconde tu ne veux pas rester hein le professeur enfer me dit dans un hadith celui qu'on le trempe dans l'enfer il est comme ça juste crampé hein il oublie toutes les bonnes choses qu'il a eu dans cette vie, et tous les délices auxquels il a goûté dans cette vie. C'est pour dire que Réaline, hey tu ne veux pas rester là-bas, tu ne veux pas rentrer du tout, donc c'est ça notre but. Nous, on devrait essayer de viser du fait qu'on ne veut pas rentrer en enfer du tout. Et ce n'est pas juste de dire, ah, ça ne me dérange pas, je vais aller en enfer. Hein? Al si on savait c'était quoi, on n'aurait pas osé dire une parole pareille, car là, on nous protège de l'enfer. من شيخ الزي فقل له كيف تبرأ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه أتظن أن الله يحرمه ولا يبين لنا ولا يبينه لنا من شيخ الشيخ محمد عبد الوهاب الزي زيلي أصنشرك كما tu peux, disons, euh, te protéger et t'éloigner de, de ce shirk ou te désavouer de, de ce shirk, ou bien disons, faire en sorte que tu ne tombes pas toi-même dans le shirk, alors que tu ne sais même pas ce qu'est le shirk. Comment tu peux t'en protéger, comment tu peux éviter de tomber dans le shirk si tu ne sais même pas ce qu'est qu le shirk réellement? Hein Donc ça c'est grave. Le shirk dit ensuite, ou bien comment tu peux tu peux comprendre que, par exemple, Allah, il t'a interdit de faire le choc. Et il t'a mentionné qu'il ne va pas le pardonner. Si tu le fais, il ne va pas te pardonner. Puis ensuite, tu ne poses même pas la question, qu'est-ce que c'est Tu demandes pas à son sujet et tu ne le connais pas. Est-ce que c'est logique On te dit, ça c'est le plus grand péché. C'est le plus grave de tous les péchés, c'est celui qu'Allah ne pardonne pas, puis après tu restes là comme ça, tu, tu essaies même pas de savoir qu'est-ce que c'est. Et ça, c'est la situation et c'est l'état de la plupart des musulmans. Tu les vois, ils demandent à propos de riba, ils demandent à propos de euh, toutes sortes d'autres détails dans la charia. Pourtant, le plus important de tous les péchés, le plus grave de tous les péchés, c'est rare tu vas avoir quelqu'un qui va poser la question. Est-ce que ça fait shirk? Est-ce que ça fait... C'est quoi le conflit? C'est quoi le schisme? Nous savoir c'est quoi pour pas tomber dedans. C'est comme Haditha il disait: "Alartu shar, la le shar, wa laki l'tawqihi, li a tawqihi. Man al man il a dit: "J'ai afféssé un qui il a dit: quand on me fait annoncer de modèle pour les euh, ça dit, connu, appris le mal pas pour faire le mal mais pour m'en protéger et celui qui ne peut pas distinguer entre le bien et le mal il tombe dans le mal facilement. Ça c'est un poème. je crois que c'est évolué. Donc, donc c'est comme, le frère il dit, il y a beaucoup de shirk et beaucoup de formes de shirk. Que les gens ignorent. Et il y a des shirk qui ne sont pas apparents. Il y a beaucoup de gens qui, ne, qui font des formes de shirk. Il y en a des shirk majeurs, des shirk mineurs, des shirk apparents, des shirk cachés. Hein. Et donc c'est c'est très très délicat des fois. Et le point c'est que ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà expliqué ça une fois. De voir des frères, j'ai eu des discussions. J'avais des discussions avec des frères. Ils parlaient de jihad, parlaient de toutes sortes de choses qui se passaient soit en Bosnie ou à d'autres endroits. Ils parlaient jihad avec beaucoup d'émotion. Puis, hein, en réalité, c'est juste pour parler en fait. Parce que quand je lui ai expliqué, je lui ai dit « "Ahri, toi tu, tu parles de jihad. Est-ce que tu connais ta religion comme il faut Est-ce que tu connais la base de l'islam, c'est-à-dire le taurchid Est-ce que tu connais le chèque, qu'est-ce que c'est le chèque et tout ça? Il me dit, bah, il sait pas beaucoup, tu vois. Après, je lui ai dit « regarde, qu'est-ce que tu portes dans ton cou? C'est, c'est quoi ça? Hein il portait un truc de euh, comme pour une protéine, protection contre la haine. Je lui ai dit « c'est quoi que tu, tu tu mets ça dans ton cou puis tu parles de jihad? Si tu vas dans le jihad puis tu meurs avec ça, tu sais que tu vas pas entrer au paradis, hein hein Le prophète a il a vu dix parmi des hommes qui sont venus pour accepter l'Islam. il a accepté dix d'entre eux et le ne neuf d'entre eux et le dixième il n'a pas accepté et l'autre il a dit il a demandé pourquoi il a dit parce que tu portes un truc dans ton cou là pour protection ou quelque chose comme ça alors l'homme qu'est ce qu'il a fait il a rentré sa main il l'a arraché il l'a jeté et là il a, le professeur a accepté de lui, et donc c'est pour dire que il a dit si tu étais mort avec ça, tu n'aurais jamais eu le succès. Hein? Donc imaginez maintenant des musulmans qui parlent de, de sujets aussi grands et aussi importants que par exemple celui du djihad, et qui ne respectent même pas les conditions de base de, pour être musulman et pour euh, connaître disons, les fondements de la religion, le tauchis et des choses comme ça. Un autre exemple. Euh, J'ai dit, J'étais au travail, et il y a des clients qui sont rentrés, c'était des musulmans. Et il y avait un petit enfant avec euh, un petit garçon, peut-être qu'il avait comme 12-13 ans. Je vois qu'il avait une main, avec euh, comme les mains avec les cinq doigts, je ça dans son cou, et il était avec ses parents. J'ai dit, est-ce que vous savez c'est quoi le plus grand péché dans l'islam Plus grave que l'alcool, que le zima que le khenzir, et tous ces péchés-là, c'est quoi Ils ont dit, on ne sait pas. Ils ont c'est le shirk de Allah. Et là, je leur ai expliqué, je leur ai dit que ce, ce truc-là que tu mets dans le cou, ça c'est haram, et ça rentre dans le shirk d'Allah, si tu crois que ça, ça te protège. Hein et là, les parents, ils ont nié, ils ont dit, non, ça c'est pas pour ça, on met ça juste comme décoration. Le, le fils a, a a répondu il a dit non, c'est pas vrai. Vous m'avez dit que c'est pour me protéger. Hein? Donc l'enfant le, le, le, le, le, a démenti la parole des, des parents. Et donc c'était pour montrer que c'est des exemples de, de formes de shirk qui existent, qui sont répandues même tu rentres dans des magasins, des musulmans qui ont des commerces, tu vois des mains comme ça, des trucs comme ça, des affaires avec des yeux Une main, une main avec une œil au milieu, et des fois c'est juste une pierre bleue, ou des autres trucs comme ça, Hein? il y a beaucoup de choses comme ça, donc euh, il y a… Il y a euh, bon c'est ça, donc ça c'est l'ignorance déjà, puis on va en parler de ça, on va parler de ça. Donc c'est c'est ça le danger d'ignorer le « shill », qu'est-ce que c'est Hein? Et c'est ça que le cheikh il dit, dit attends non, que Allah Tu euh, penses il va nous l'interdire, il va nous interdire le chef, mais il va a un frère converti un canadien qui m'a envoyé un email. Euh ouais. Et finalement qu ce qui est arrivé c'est que يعني yani, dans ce, dans il y a c'est une chaîne de email en fait qui se suivait. Dans cette chaîne, il y avait il y avait une sœur musulmane qui avait euh, donné un conseil aux autres à propos du chef parce que il y avait comme par exemple, dans, il y avait quelqu'un qui avait envoyé un, un message au sujet d'un de, de, message, au sujet de quelque chose qui avait rapport avec, euh, d'envoyer une lettre aux gens, si vous n'envoyez pas cette lettre, il y a un malheur qui va vous arriver, quelque chose comme ça. Alors, ouais, alors qu'est-ce qui est arrivé Cette soeur, elle a envoyé un message, euh, un texte écrit par un lama au sujet du danger du chèque et tout ça. Et euh, de croire que, le, que rien ne peut atteindre de mal, excepté euh, par la permission d'Allah, et que les lettres que tu l'envoies, que tu n'envoies pas, euh, ça va pas amener un malheur ou quoi que ce soit. Que, euh, et là, ça expliquait le danger du chèque et tout ça. Il y a un autre frère converti qui a envoyé une réponse à ça, qui a dit... Ah, il faut pas faire peur aux gens à propos du shirk, ça c'est pas bon. Euh, le shirk, c'est pas comme si on le sait c'est quoi, pas besoin de nous dire ça. Des choses comme ça. Il, il diminue la gravité du shirk puis il essaie de faire passer ça. Donc c'est des exemples communs, le danger. Quand, si tu donnes à cette personne, qu'est-ce que c'est le shirk Il ne saura même pas ce qu'est le shirk. Alors. Qu'est-ce qui est arrivé Qu'est-ce qu'il dit ensuite dans l'explication de cette parole maintenant, c'est quoi Le cheikh a dit ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse a في الغلو غايته فظهر الشيخ محمد بن الوهاب في نجد وما حولها في جزيرة العرب ووجد معظم الخلق على هذا النهج السيء يعتقدون في الصالحين بأنهم يشفعون عند الله وإن كانوا أمواتهم والذين يتوجهون إلى أخشاب وأحجار وسور منحوتة أو منقوشة وهم لا يتوجهون إليها ذاتها وإنما لأنها رمز إلى من يرجون منهم جلب المصالح ودفع المدار منها من الأولياء والملائكة والأولياء ومحذالك. Ilzike a debut la dağa du şef Mehmet İbni Abdül a mis à Euh, hein, il, il a été mis à l'épreuve par un groupe de personnes qui se dirigeaient vers les tombes et vers les hommes pieux et qui les prennent comme des idoles. Hein, comme la même chose que le messager d'Allah, le prophète, wa sallam, à son époque, il a été envoyé à des gens qui adoraient les idoles en dehors d'Allah. Et euh, il trouvait que la plupart des gens, il a trouvé que la plupart des gens étaient des gens qui exagéraient au sujet des hommes pieux et qui ont atteint l'extrême et le, le, le, le, la limite dans l'exagération. Donc, euh, le chef Mohamed Boulahab est arrivé à sa région, dans la région du Mej et dans la dans péninsule arabe autour et il a trouvé que la plupart des hommes, la plupart des êtres humains à cette époque dans cette région-là étaient sur cette mauvaise voie-là. Ils croyait que les hommes pieux euh, pouvaient intercéder en leur faveur même s'ils étaient morts et il se dirigeait vers des morceaux de bois des morceaux de roche des images gravées sculptées et il dit que ils ne se tournaient pas vers ces images-là en elles-mêmes mais que c'était un symbole par lequel ils espéraient ils espéraient que de faire venir un bien ou de faire éloigner un mal hein? par par par l'intermédiaire de ses صالحين et de ses anges et de ces prophètes et etc hein? le cheikh التي تقرب, تقرب إلى الله كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم ذلك في صدر سورة الزمر حيث قال ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله ذلفا ألا وإن الواجب على الأمة عندما يسمعون قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقوله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار أن يسألوا عن هذا الشرك الذي رتب الله عليه هذه العقوبة الغليظة ألا وهي حرمان مشرك من الجنة وإدخاله النار أبدا آبدين من أجل أن يجتمدوه ولا يجوز لهم أن يدافعوا عن من وقع فيه Watama Rarafi Wabanhual Kurab Minal Kurab Alati Takarra Takarrabina Alzawajal. Donc il dit C'est là que tu peux comprendre l'ignorance du Mushrik hein, et que c'est son ignorance qui l'a fait tomber dans cette erreur ou dans ce grave péché. Et il pense qu'il n'y a aucun problème de le faire. Hein? Et il croit qu'en se faisant ça, c'est comme ça qu'il va arriver à se rapprocher d'Allah subhanahu ta'ala, et Allah ta'ala a mentionné ça dans le début de Sourate zumar lorsqu'il a dit, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah, et ça c'est dans le verset 3 de Sourate zumar et il dit, qu'est-ce qui est obligatoire pour la oumma pour les, tous les individus dans cette oumma dans le monde ainsi? c'est qu'ils ont qu lorsqu'ils entendent la parole d'Allah subhanahu wa qui dit que ne pardonne aucun péché à celui qui euh, que ne pardonnera pas qu'on commette qu le shirk avec lui mais qu'il pardonne tout autre péché en dehors de, en, en dessous de celui-là à qui il veut le verset 48 dans sourate an-nisa ou bien euh, le verset qui dit Allah subhanahu celui qui fait le shirk avec lui il lui interdit le paradis et sa destination sera l'enfer et pour les injustes, il n'y a pas de secours donc, ça c'est le verset euh, 72 al Maïda donc, le musulman, lorsqu'il entend ces versets-là qu'est-ce qu'il doit faire il doit commencer à se poser des questions 72. il doit commencer à poser des questions sur ce shirk Au sujet duquel Allah a mis des durs châtiments comme menace dans ces versets-là, et donc t'entends ça, tu dois te poser des questions. T'entends ça, tu dois te dire mais c'est quoi ce shirk pour que tu puisses t'en écarter, pour que tu puisses éviter de tomber dedans. Mais la plupart des gens, comme on a dit tout à l'heure, ils entendent ça et puis ils se disent non moi je fais pas le shirk parce que souvent, comme on a expliqué plusieurs fois souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas compris la réalité du shirk. Ils ont cru, comme la plupart des gens, ont, comme les exemples qu'on a montré dans le passé, ils ont cru que le shirk, c'est juste des gens qui se prosternent devant une idole. Et que en, en dehors de ça, c'est n'est pas shirk. Hein? Donc, euh, de se prosterner devant une idole, ouais, il y en a, a peut-être nous qui vont débattre. Qui va argumenter avec toi pour défendre ça, ou pour dire que c'est pas shirk. Et être humain, oui. et là, là, c'est vrai, c'est Y a des gens qui font ça avec moi. Wa comme salam, wa wa barakatuh. les gens ils veulent pas accepter ils ne veulent pas accepter que ça vienne en contradiction avec la foi et avec le tawhid. Le shirk comme tu dis, comme le shirk des chrétiens qui disent que, que Jésus est le fils de Dieu, ou qu'il est Dieu en un, un, en 3, 3 en 1, là ils sont tous d'accord. Mais quand tu rentres dans les exemples de du shirk, dans l'adoration, là ils comprennent plus rien, ils sont perdus. C'est ça, ça le danger justement, c'est ça le danger. Et donc, lorsque tu entends ces versets, tu dois te poser des questions. Et euh, y a un, du fait que le mouchik, il sera privé de rentrer au paradis, il sera interdit de rentrer au paradis. Il va rentrer en enfer pour l'éternité. Donc, on doit lorsqu'on entend ça, on doit essayer de savoir ce que c'est pour s'en écarter. Et il n'est pas euh, permis pour eux de défendre les gens qui, qui sont tombés dans le chirque. Souvent, tu trouves ça déjà. Il dit, non, moi, je ne fais pas le chirque, mais il essaie de défendre ceux qui tombent dans le chirc. Ça C'est grave, ça. Et allez, si tu défends et tu cherches des excuses pour ceux qui tombent dans le chirque, eh bien, il y a un problème dans ton dans ton akizah, Et, euh, et, et, Donc, c'est ça. Après. لشيخ مثنى وليلو تكت القاضي الشيخ محمد الوهاب فإن قال المشرك عبادة الأصنام، ونحن لا عبادة الشرك عبادة الأصناب ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصناب أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأشجار والأحجار تخلق وترزق وتدبّر أمر من دعاه؟ Donc le chef il dit Si le Mou te dit le chef c'est d'adorer les idoles et nous on n'adore pas les idoles Alors il dit Tu lui réponds Qu'est-ce que ça veut dire adorer les idoles? Est-ce que tu crois que ces gens là qui adoraient les idoles, autant le Prophète ou avant, ils croyaient que ces morceaux de bois et ces morceaux de roche, c'est eux qui créent, et c'est eux qui donnent la subsistance, et c'est eux qui dirigent les affaires de ceux qui les invoquent, il dit ça, c'est né par le Coran, le Coran prouve le contraire, alors Allah il dit par exemple Le verset, 3, euh, le verset 31 dans le surat Lounas, qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre Jusqu'à la fin du verset, puis à la fin, Allah dit « Fasayakouloun Allah » et ils diront « Allah ». Ça veut dire que les mouchtikins qui adoraient les roches et les pierres et tout ça, ils disaient oui, Allah il nous donne notre subsistance, c'est celui qui crée, c'est lui qui fait tout, qui, qui contrôle tout, sauf qu'on prend ça comme des intermédiaires, donc etc kumů nekstvík sápli zafra a náli šík nekstvík šík zaid il těný kumá těch škostá il dí inna hům ne yrtěkudůn zálek běl jeňtěkudůn a nála hůl l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l من l l l l l الحي l l l l l l l <us> cest le verset 31, dont on l'a parlé tout à l'heure, le sheikh, il dit, il ne croit pas ça, il ne croit pas que c'est ce morceau de bois-là qui crée. Hein? Et s'il croit ça, tu lui dis, ok, demande à ton morceau de bois ou à ta morceau de roche de créer une mouche. Et il n'est pas capable. Donc il ne croit pas que c'est ce morceau de roche ou c ce morceau de bois qui crée ou qui contrôle les choses. Il le Il le sait. Et ils croient que c'est Allah, en réalité, qui est celui qui crée et qui donne le reste, et celui qui fait vivre et qui fait mourir. Et les ayats dans le Coran sont descendus à ce sujet-là, comme celui qu'on a parlé tout à l'heure dit, « Qui vous donne la subsistance des sujets de la terre ?» Et qui possède ou qui détient la lui, euh, lui et la vue Et qui fait sortir la vie de la mort Et qui fait sortir la, la, la, la, mort, de, la, la mort de la vie Et qui contrôle toute l'affaire Ils diront Allah. Alors on dit non, Ne le craignez-vous donc pas Hein Ne craignez-vous donc pas, après avoir tout su ces choses-là et avoir admis tout ça, d'adorer autre que lui Hein Est-ce que c'est pas une contradiction Hein ouais, ce sens ça. Après, après on va, euh, le shaykh dit il أو بنية على قدر أو غيره يدعون يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله ذلفا ويدفع عنها ببركته ويدفع عنا ببركته ويعطينا ببركته فقل صدقت هذا هو فعلكم عند الأحجار والبنيات والبنيات Donc, euh, le القبور وغيرها وهذا اقر le فهذا donc il te répond que l'adoration des idoles c'est de de, de de se diriger diriger notre intention vers ce bois et vers cette pierre ou vers cette construction qui est sur la tombe ou autre de ce genre, et de les invoquer, et de sacrifier pour ces choses-là, et de dire que ça nous rapproche plus d'Allah Spartan, et euh, que ça, nous, ça éloigne le mal de nous euh, par, sa, par sa bénédiction, par sa baraka, et que ça nous, on reçoit des choses par sa baraka. Euh, donc il dit que c'est ça l'adoration des idoles. Si le mosché dit ça, alors réponds et tu lui dis oui, tu as dit vrai. C'est exactement ça ce que vous faites, ce que vous faites lorsque vous allez vers les temples et les constructions qui sont sur les temples et autres. Donc, euh, si, tu as, si il a euh, accepté ça, que cette, ces actions-là qu'il prend, c'est ça l'adoration des digitale. Alors maintenant, il a accepté ce qu'on voulait exactement le faire lui faire accepter et dans ce cas-là il a compris euh, et le il explique à ce sujet là il dit وأنها, hein, وما تعتقدونه فيها ان ان تلك المعبودات لها بركه ولها قداسه ولها عند الله جاب ترفع hommes pieux qui, sont, peu, qui sont enterrés dans les tombes c'est eux qui les rapprochent à Allah et qui éloignent par leur bénédiction, par leur baraka, qui éloignent le mal d'eux et qui leur donnent par leur bénédiction du bien, hein? alors ça, ces idoles-là, s'il dit que c'est eux qui font ça, dans ce cas-là, s'il les... admet que c'est ça le shirk, que c'est ça l'adoration des idoles, alors dans ce cas-là tu lui dis oui, tu as dit vrai, c'est ça que, c'est exactement ça ce que vous faites, ce que vous faites et ce que vous croyez pour ces êtres-là, vous croyez qu'elles ont une baraka, et vous croyez qu'elles ont une sainteté, ou quelque chose de ce genre, et qu'ils ont un statut élevé auprès d'Allah, ou bien qu'ils peuvent ramener vos besoins auprès d'Allah pour que Allah les exauce ou autre chose de ce genre. Donc ça, c'est exactement ça l'adoration des idoles. Ensuite, le shikhi dit, هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو إنس أو الصالحين فلا بد أن يقر لك أو يطر لك بأن أي قرا لك ان من اشرك في عباده الله احدا من الصالحين فهذا هذا هو الشرك المذكور في القران وهو المطلوب دونك الشيخ سي ازيك لا سي الشيخ محمد بن وهاب a لي اقول من partie du texte ici on peut également ou bien peux le dire également lorsque tu dis que le c'est l'adoration Est-ce que tu essaies de dire par-là que c'est spécifiquement ça qui est le shirk Et que de se tourner vers les hommes pieux et de les invoquer, que ça, ça ne fait pas partie du shirk ça, Si c'est ça que tu prétends, alors ça c'est réfuté et c'est démenti par ce que qu'Allah a mentionné dans son livre, du fait qu'il a déclaré que ceux qui s'accrochaient ou qui se tournaient vers les anges et vers Issa et vers les hommes pieux sont des couffards. Hein? Et donc il faut absolument qu'il accepte ça et qu'il qu admette cette chose, qu'il l'admette et, et qu'il admette que celui qui a euh, associé avec Allah quelqu'un parmi les hommes pieux dans son adoration, que ça c'est le shirk dont Allah wa a parlé dans le Coran et s'il admet ça, c'est ce qu'on a recherché, c'est ce qu'on veut de, de lui. C'est ce qu'on veut de sa part, qu'il a admetté que ces choses-là, c'est ça le shirk. Après, il dit « wa-hi-la-izim » Fala ma min idalati wa mashrik al-lazi yatawadjahu bishayin min al-ibadati ila ghairillah, min ajri talabi jalbi maslaha au daf'i makroh. Sawa a-kana al-shirk u'ibadatan salihatan min al wal-awthan, au-kana tawassulan harraman dis-salihim, kama... كان يفعله المشركون في غابل الأسلام بل في هذا الزمان هذا وإن القوم الذين كان الشيخ يحاورهم ويدعوهم إلى توحيد الله والتخلص من الشرك يرون أن عبادة الأسلام مطلب الرزق منها وقضاء المصالح رأسا, رأساً يقولون هذا هو الشرك ولكن كوننا نلجأ إلى الصالحين ونطلب منهم دفع المكروه وقضاء حاجاتنا وفك كربنا وإنجاب الولد وجلب الرزق ودفع الفقر ودفع الجذب، وغير ذلك أن هذا ليس من دروب الشرك والحق أنه عين الشرك. الشخص الزيت pour expliquer le passage qu'on vient de lire, le شخص ذي Lorsque il a admis ça, il ne peut pas s'enfuir. Il dit alors on ne peut pas s'enfuir de faire comprendre au musulmans que de, de, se, de se détourner, de se tourner dans notre adoration à quelque chose autre que Allah, pour lui demander un bien ou pour éloigner un mal, peu importe que ce soit par l'adoration directe d'un idole ou de, de quelque chose comme une pierre ou une roche ou quelque chose de ce genre, ou bien que ce soit par intermédiaire interdit par les hommes pieux ou des choses de ce genre, comme les mouchriquins faisaient auparavant et comme ils le font encore aujourd'hui, et bien ça, il y a des gens qui ont été créés et qui ont été créés et qui ont été créés et qui ont été créés. Euh, donc, si les mouchriquins, au temps du shirk Mouhammed al-Wahhab, lorsqu'il débattait avec eux, et qu'il argumentait avec eux, et qu'il les appelait au tawhid, et de, et, de, et, de se, de, et de se débarrasser du shirk, euh, et, ils, ils étaient d'accord que d'adorer les idoles, et de leur demander le risque, euh, et, de leur, et de résoudre nos problèmes, et de, de nous donner du, du bien, ils disaient que ça c'était le shirk ولكن القوم ما نلجا إلى الصالحين ما on se on se vers pour leur demander ولكن القوم نلجا الى الصالحين ونطلب منهم دفع المكروه وقضاء حاجاتنا وفك كربنا وإنجاب الولد هذا ليس donc il nie il y en Que le fait de se tourner vers les sorciers et de leur demander d'éloigner le mal ou de le bien ou de, de nous sauver de, de malheur ou bien de nous aider à avoir un enfant ou de nous donner le risque ou de nous protéger de la pauvreté ou des choses comme ça, il disait que que ça, ne fait pas partie des catégories de shirk, Et le shérif dit la vérité à ce sujet-là, c'est que c'est ça le shirk lui-même, c'est le shérif lui-même c'est ça après il continue le cheikh euh, Muhammad ibn Wahhab il dit le secret de la question est que s'il dit on le moi dans cette dans toute cette méthode pour argumenter avec le mushrike, satis, en réalité dans cette question le chef, il dit Lorsque tu... Bon, allez, Lorsque tu parles avec le Moshrik, tu lui dis, euh, il va te dire, moi je fais pas le shirk avec Allah. Alors toi tu lui dis, c'est quoi le shirk Explique-moi c'est quoi le shirk Donc c'est ça le, le, le, le secret avec eux, parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est le shirk. Donc quand tu, quand tu discutes avec eux, tu, ils te disent, non moi je fais pas le shirk, tu dis, quoi, le d'accord Hein? Souvent, c'est ça, c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. C'est que quand on, quand on discute ensemble, des fois, on a des, on a des discussions ou des débats ou des, des, des argumentations entre nous. On n'est on, on pas d'accord sur un mot ou sur la définition d'un terme. Donc, on demande, à, on discute, on dit non. Quelqu'un dit oui, ça c'est chic, et l'autre dit non, c'est pas chic. Dans ce cas-là, il y a un problème. Quelque chose ne peut pas être chic et pas chic en même temps. Hein? Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait Il faut savoir, parce qu'il y a peut-être pro un problème dans la, la compréhension et la, la définition de, du mot qu'on utilise. Peut-être qu'une personne dit cheikh, pour lui ça a une signification, puis l'autre dit cheikh, et pour lui ça a une autre signification différente. Et, et donc, on va aller concevoir là. Et c'est pour ça que vous avez trouvé que les ulama de l'islam, lorsqu'ils rentrent dans une discussion ou dans une explication, dans un livre quelconque, sur un sujet, sujet quelconque dans l'islam, la première chose qu'ils font, c'est de donner les définitions des mots qu'ils utilisent et du sujet dont ils vont traiter, pour justement détruire et éliminer ces ambiguïtés qui sont connues par le fait qu'on utilise les mêmes mots mais qu'on ne veut pas dire toujours la même chose par ces mots-là. D'accord Donc, pour un, chef, ça veut dire quelque chose, pour l'autre, chef, ça veut dire autre chose. Donc, on doit définir. Avant, avant de rentrer même dans la discussion, qu'est-ce que je veux dire par le shirk Voici la définition du shirk. Et donc là après, en se ce basant sur cette définition-là, c'est bien facile par la suite de se comprendre et d'arriver à atteindre une conclusion qui va, être, euh, qui va, disons, qui va réunir nos positions, Allah. Parce que le but, c'est toujours de nous réunir. Le but c'est toujours de réunir les musulmans. Parce que c'est pas permis d'être divisé dans des questions comme ça. Ce c'est pas permis pour les musulmans de d'avoir deux musulmans qui sont pas d'accord sur ce sujet-là. C'est pas permis. Donc, il ne faut pas avoir un musulman qui n'est pas d'accord avec un autre musulman sur cette question-là. En, en particulier parce que c'est la base de l'islam. D'accord Comment Elle quand on dit c'est sur bien entendu, hein, pas sur d'autres définitions qui seraient contraire à la réalité et contraire au Coran et à Sunna. Qu'est-ce Là maintenant, on a vu le secret c de dire, C'est quoi le shirk? Explique-moi c'est quoi le shirk? Parce que lui, il ne sait pas c'est quoi. S'il si te répond, il va te dire peut-être c'est d'adorer les idoles. Hein? Donc là, là, en fait, le truc c'est quoi Chaque fois qu'il te répond quelque chose, tu lui demande de l'expliquer ce qu'il te dit. Hein? Pas juste de te répondre quelque chose, mais d'expliquer ce qu'il veut dire par cette réponse. Donc s'il si te dit, euh, il te dit, je sais pas, c'est quoi Tu lui expliques. Mais si, bon, tu lui dis, c'est quoi le shirk S'il te dit, c'est d'adorer les idoles, tu lui dis, c'est quoi d'adorer les idoles فاسرها لي أخبرني ما هذا يريد فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل وما معنى عبادة الله وحده فاسرها لي سيجب تقول moi الله سال إذا demande لي كيف ستسمي في دوري الله سال فإن فاسرها بما بيناه القرآن فهو المطلوب وإن لم يعرفه fa fakayfa shaykh si après tu lui dit si la personne quand on lui demande d'expliquer l'adoration des idoles elle te répond par qu'est-ce que le Coran a expliqué c'est ça ce qu'on a par l'explication du Coran. Donc, s'il si répond comme il faut, tu sais a... c'est ça ce qu'on a recherché. Mais s'il si ne sait pas, alors tu lui dis comment tu peux prétendre que tu fais pas le shirk, alors que tu sais même pas ce que c'est le shirk hein? e et qu'il et qu'il est celui qui le fait en ce temps-là lui-même donc si ne sais pas comment tu peux prétendre quelque chose comme tu prétends que tu ne fais pas échec, alors que tu ne sais pas ce que c'est et il te l'explique par une signification mais cette signification qu'il te donne est contraire à la bonne signification alors qu'il lui expliques par la suite, les bonnes les bonnes significations et la vraie signification de l'adoration dans l'os parental et la, la signification du shirk de et de l'adoration des idoles avec les preuves et l'explication et tu lui montres que ce qu'ils font eux c'est exactement ça le shirk voilà comment tu leur réponds à ce sujet là et euh, pour expliquer <coughs> الشيخ كل هذه الشبه والعلماء هم الذين يردون بنصوص الكتاب والسنة على هذه الشبه وغيرها فإن فسرها بما بينه القرآن فهذا هو المطلوب فإن القرآن ذم المشركين الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زل والذين اتخذوا وسائط بينهم وبين الله عز وجل يقصدون منها قضاء الحاجات وتشفي الكروبات فإن فسرها بما بين, بين القرآن فهو المطلوب وإن لم يعرف فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه وإن فسر ذلك بغير ما لا له أيها الموحد الآيات البيّنات الواضحة في معنى الشرك بالله وعبادة الأرثان وأن الذي يفعلونه في هذا الزمان هو الشرك بعينه يعني من لجوئهم إلى أهل الأضرحة ومن لجوئهم إلى من يعتقدون فيهم أنهم صالحون وأنهم أحيا في قبورهم ويعتقدون أن بعض أهل الأضرحة يخرجون إلى من ناداهم بهم ويصافحونهم ويسألونهم عن حاجاتهم ويستعدون بقضائها وأن الذي يفعلونه في هذا الزمن هو الشرك بعينه وإذا إذ كل من قال المدد يا فلان أو باداه ويستغيث به في أي أمر من الأمور فهذا هو عين الشرك الأكبر وشبهتهم في ذلك باطلة كما مضى من أنهم لا يسألونهم خلقا ولا إيجادا ولا يعتقدون ذلك فيهم ولكن يسألونهم أن يرفعوا حوائجهم إلى الله عزوجل. Donc il dit que tous ces exemples là de chibouhat qu'ils donnent, les ulama ont réfuté ces chibouhat avec les textes du Coran et de la Sunna hein, et autres shubuhat, ces autres chibouhat. Ces chibouhat là et les autres chibouhat également. Donc si la personne avec qui tu discutes parmi les musulmans, il te donne une explication qui est en accord avec ce qui est dans le Coran, c'est ça ce qu'on recherche nous. Hein? Parce que Allah dans le Coran il a critiqué, il a blâmé les mouchriquins qui ont dit que ah, nous ne faisons que les adorer que pour qu'ils nous rapprochent plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Et, euh, et ceux qui ont pris des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala et qui recherchent euh, de ces idoles ou de ces intermédiaires que qu'ils remplissent leurs besoins et qu'ils les dégagent, ou qu'ils les protègent, ou qu'ils leur enlèvent leur malheur, des choses de ce genre, donc si le mushrik, il explique le shirk par ce qui est expliqué dans le Coran, donc nous c'est ce qu'on recherche, mais si il ne le connaît pas, comment il peut prétendre quelque chose, comment il peut prétendre par exemple qu'il n'est pas un mouchriq, ou qu'il ne fait pas le shirk, et il ignore la réalité de qu'est-ce que c'est le shirk Donc, s'il l'explique par une autre signification que la bonne signification, là, dans ce cas-là, il faut que tu l'expliques. Parce qu'on voit ici il y a des degrés d'ignorance. Il y a l'ignorance qui est une ignorance normale. Quelqu'un il sait pas, tu lui dis la bonne explication. Mais il y a une, autre, il y a une forme d'ignorance qui est une ignorance qu'on appelle en arabe l'ignorance, mais ce n'est pas une ignorance simple. C'est parce que la personne elle ignore la vérité mais en même temps, elle a une mauvaise connaissance. Ça connaît, on lui a donné une fausse information. Et donc la personne, pour lui enlever cette information-là, tu vois comme là il doit expliquer le shirk, mais il va te donner une fausse explication, il va te donner une définition du shirk qui est contraire à qu est ce que Allah dit dans le Coran et quest ce que le Prophète a expliqué. Dans ce cas-là, tu dois clarifier à cette personne la réalité de qu ce que c'est le shirk avec les preuves. Pour lui enlever cette mauvaise définition-là, elle a remplacé par une bonne. OK Et donc, le shirk, il dit... Euh, euh, c'est ça. Donc, tu expliques avec les preuves claires, les versets, la signification du shirk avec un Allah, et de l'adoration des idoles. Et que tu lui montres que ce qu'ils font actuellement, dans notre époque comme comme dans le passé, c'est ça le shirk. Le fait qu'ils se tournent vers les tombe, et vers les hommes morts, et qu'il leur demande de régler leurs problèmes. Et ils se tournent vers eux en croyant que ils sont des hommes pieux, et qu'ils sont vivants dans leur tombe, et ils croient hein, que certains parmi ces hommes-là qui sont enterrés, ils sortent de leur tombe, lorsqu'on les appelle, et ils, leur, ils viennent leur donner la main lorsque tu les appelles au secours, et... Lorsque tu leur demandes de régler un problème, eh bien ils se préparent pour aller les régler. Hein? Parmi les mousquetaires, parmi ces Sophia, parce qu'observent les ils croient que les Aulia, ils sortent de la tombe, ils viennent, ils te parlent et tu leur demandes qu'est-ce que tu veux et ils savent le faire. Puis après ils retournent, ils rentrent dans leur tombe encore une fois. C'est la croyance de certains parmi ces gens égarés, parmi les mousquetaires de notre époque. Et il dit que ceux qui font ça à notre époque, ça c'est le shirk lui-même qui sont en train de faire. Ou celui qui dit par exemple, « Al-Madad ya Abdul Qadir, Al-Madad ya Tijani, Al-Madad il » demande, Il demande à ces êtres-là de leur donner le, le support et de leur donner de l'aide, de leur donner quelque chose. Et ils cherchent le secours entre ces, ces choses-là. Et bien ça c'est le al shirk al-akbar. Lui-même, le, le chef majeur, et celui qui fait ça, il a quitté l'islam. Il dit que leurs chevrotades sont nombreuses et elles sont fortes à ce sujet-là. Et on a déjà expliqué plusieurs d'entre elles. Et que parmi eux, par exemple, ils disent nous, on demande, on demande pas à ces choses-là, à ces, ces, choses ces êtres-là, qu'ils créent des choses pour nous ou qu'ils, qu'ils amènent comme qu'ils qu qu qu créent ou qu'ils contrôlent le monde et choses comme ça. On sait juste dire que Ils sont des hommes rapprochés d'Allah, et donc il peut demander à Allah pour nous, ou des choses de ce genre. Et en réalité, c'est ça le chèque qu'on l'a expliqué plusieurs fois. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, incha'Allah. Subhanakallahumma rabbi, hamdik, Ashhadu an la ilaha ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaha ikbarakallaho filkum.